Donc, on va continuer dans l'explication des derniers versets de Surah Al-Ahzab par le cheikh euh, Saleh Al-Fawzan. Maintenant, on est rendu au, au verset 58. Hein, on est rendu au verset 58. Et le verset 58. Le verset 57, euh, on parlait de, de ceux qui offensent Allah subhanahu wa et son messager. Et le verset disait que Allah les maudit ici-bas comme dans le delà, Il leur a préparé un châtiment avilissant. Allah et delà et le verset 58, Allah dit e uh, en dit dans le verset en arabe wallazina yu'dhuna almu'mineena walmu'minati de donc ça ça veut dire dans la traduction en français et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient se chargent d'une calomnie et d'un péché évident Oké? Okay. donc euh on va voir que le cheikh va nous expliquer maintenant كيف سيكون هذا ان إن شاء الله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول المؤمن له حرمة بعد حرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أذيته ولا في دمه ولا في عرده ولا في ماله ولا في جميع ما يؤذيه بل يكف المؤمن عن أخيه المؤمن فلا يؤذيه بأي نوع من الأذى لأن المؤمن له حرمة وحق على أخيه المؤمن فلا يليق بالمؤمن أن يؤذي أخاه وأن يسيء إليه بأي نوع من الإساءة وقوله تعالى بغير ما اكتسبوا أي كانت أذية للمؤمن إذا كانت أذية للمؤمن من باب القصاص عقوبة له على معصية كإقامة الحد عليه أو توبيخه أو تعزيره فإذا كانت أذيته بحق فإن هذا غير ممنوع بل هذا مشروع أما أذيته بغير حق في ضرب أو حسب أو حبس أو dit is de eerste. De tweede is in de kerk is. De derde is dat hij niet in de kerk is. De vierde is dat hij niet de ce verset le verset 58 ceux qui offensent et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils ne l'aient mérité donc les sheikh, disent, le il dit le croyant il a un respect il a son respect Après, le respect d'Allah et le respect de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a expliqué dans les deux versets précédents, dans le verset 57. Hein, on a parlé du respect d'Allah et du respect de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le verset juste après, on parle du respect du croyant hein, et de la croyante. Donc, il n'est pas permis d'offenser le croyant ou la croyante dans son sein ou dans, dans, dans son honneur ou dans ses biens, ou dans n'importe quelle autre chose qui peut lui nuire, hein, qui peut l'offenser. Donc, le croyant, il doit se retenir lui-même de tout ce qui peut nuire et faire du tort à son frère. Et il ne doit pas le nuire et l'offenser dans quoi que ce soit de qu ce qui peut lui causer du tort, ou de qu ce qui peut l'offenser. Parce que le croyant, il a son respect et il a un droit hein, sur son frère musulman sur son frère croyant. Et il ne convient pas au croyant qu'il fasse du mal ou du tort ou qu'il offense son frère ou qu'il agisse mal avec lui. N'importe quel, peu importe la façon dont il agit mal avec cette personne. Il ne doit pas agir mal du tout avec son frère. Et le cheikh il mentionne une partie du verset qui dit, « Birayri maktessavu » C'est-à-dire, sans qu'il ne l'ait mérité. Euh, le chef explique, il dit, si c'est une, une, une, une offense qui est faite à un croyant, dans le sens que c'est une réparation pour un tort qui a été fait, « kissas », c'est-à-dire comme selon la loi du talion. Quelqu'un qui a fait un tort, il est puni par rapport au tort qu'il a fait à un autre. Hein. Dans ce cas-là, c'est une punition pour lui par rapport à un péché qu'il a fait, ou bien c'est qu'on établit une peine islamique sur cette personne, ou bien pour euh, le, le blâmer ou le réprimander pour un tort qu'il a fait, ou bien une sorte de, de, de rétribution, de punition qu'il a par rapport au mal qu'il a fait à un autre, dans ce cas-là, l'offense, elle, elle est méritée. Hein? Et dans ce cas-là, c'est pas quelque chose d'interdit. Dans ce cas-là, au contraire, c'est quelque chose qui est légiféré. Mais si c'est une offense qui est faite sans, aucune, sans que la personne n'ait méritée, euh, soit, par, en le frappant, ou soit en le frappant, soit en, en l'emprisonnant, ou en le, le, le tuant, ou bien en prenant ses biens, ou bien en faisant en offensant sa, sa famille ou ses enfants, soit par la parole, ou des insultes, ou reveillane de parler dans son dos, et des choses de ce genre, tout ça c'est des choses qui font du tort aux croyants, et donc c'est des choses qui sont interdites si elles ne sont pas méritées. وأشد من ذلك تكفير المؤمن أو تفسيق المؤمن أو تبديع المؤمن بغير حق ولا دليل وهذا أعظم أذية للمؤمن ولهذا جاء في الحديث إذا قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله فهو ليس كذلك حار عليه يعني رجع إثم كلامه عليه فاحترام المؤمن فاحترام المؤمن واجب لأن له حرمة عند الله سبحانه وتعالى ولكن إذا كان ذلك بحق بأن كان من باب القصاص فلا بأس قالت قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فإذا كان هذا من باب القصاص فلا بأس او كان هذا من باب العقوبه على عمل عمله من اجل ان يرتدع او من باب اقامه الحد او القصاص او التعذير او غير ذلك فهذا امر مشروع وليس هذا من اذيته بل هذا من تقويمه وتربيته وكف شره عن الناس دونك ensuite le cheikh al il dit que Il y a pire que ça encore. Il y a pire que euh, qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport aux choses que quelqu'un peut faire par, euh, pour offenser un autre musulman, comme on a expliqué, on a mentionné par exemple les gens qui euh, peuvent frapper un autre, sans, un autre musulman ou bien le tuer ou prendre ses biens ou l'offenser dans sa famille ou dans, euh, dans ses enfants, dans sa famille, l'insulter et des choses de ce genre, tout ça c'est quelque chose de mal. Mais il y a pire encore, le shaykh il dit pire que tout ça, c'est quelqu'un par exemple qui va faire le takfir d'un musulman et d'un croyant. Donc, un croyant, quel, un autre musulman, il le déclare kafir. Ça c'est pire encore. Hein, ça c'est très grave. Ou bien, qu'il le déclare de fasiq. C'est-à-dire quelqu'un qui est euh, un, un hypervère ou désobéissant à Allah ta'ala. Ou bien, quelqu'un qui est m'obtadir. Il le calcule, il le traite de m'obtadir. Hein? Sans aucun, sans, sans qu'il ne le mérite réellement, parce que c'est fait sans preuve, hein, sans dalil. Alors, dans ce cas-là, ça, ça fait partie des plus grands, des plus grandes offenses qui peuvent être faites à un croyant, hein, lorsque c'est fait sans aucun droit et sans aucune preuve. Et, euh, le Cheikh il dit, et c'est pour ça que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un hadith, lorsque quelqu'un dit à son frère, Ô oh, le kafir, Ô oh, toi le fasiq ou oh, « ô toi, l'ennemi d'Allah », alors ça revient sur lui. Si ce n'est pas le cas, si la personne qui l'a décrit comme, comme étant dans ces termes-là, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le cas, et eh bien dans ce cas-là, ça revient sur lui. Ça revient contre lui. Hein? Comme c'est rapporté dans « Sahih al-Bukhari » et « Sahih muslim ». Donc, c'est-à-dire que le péché de cette parole-là revient contre lui. Ça ne veut pas dire qu'il va être lui-même « kafir » ou « fasiq » ou « adouallah » mais ça veut dire qu'il va avoir le péché d'avoir dit ça à l'autre. Euh, donc ça c'est à ce sujet. Puis le chèque il dit ensuite donc que le croyant il a son respect et on doit le respecter. Et il a, il a donc son respect auprès d'Allah Sauf que si cette euh, offense ou si ce, ce tort a été fait aux croyants et que c'est une rétribution pour un mal qu'il a fait et qu'il le mérite, alors dans ce cas-là, il n'y a, a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Et il mentionne un verset. Dans le Shura, le verset 40, et il mentionne un autre verset aussi qui est mentionné avant. « Faman i'atada alaykum fa'atadou alayhi bimithlima atada alaykum » Donc celui qui a euh, transgressé contre vous, Hein? Alors transgresser contre lui De la même façon qu'il a transgressé contre vous Ou de, pour, par une transgression Qui est équivalente okay? Donc ça, ça montre que Quelqu'un qui a fait du tort Vous pouvez lui remettre le tort qu'il a fait hein? Et que dans ce cas là pas, Vous n'êtes pas blâmé de le faire hein? Si quelqu'un euh, Il se fait insulter Il peut insulter La, la, la, la personne en retour de l'insulte de qu'il a, qu a reçue, ça c'est dans ce cas-là, ce ne sera pas euh, quelque chose de mal. Comme dans le verset 40 dans le sourate Shura, Allah subhanahu wa ta'ala il dit La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. D'accord, ça c'est et on peut dire selon l'application de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, et ainsi de suite. Toutefois Allah Subhanahu wa Ta'ala dit juste à la, à la suite de ça, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Hein? Donc tu peux choisir de pardonner et de réformer. Hein? Et on a expliqué déjà dans les détails de ça que si le fait de pardonner à quelqu'un, ça amène sa réforme, dans ce cas-là, c'est bien, on pardonne. Mais si le fait de le pardonner, ça n'amène pas une réforme dans son caractère, dans son comportement, dans ce cas-là, on pardonne pas. Dans ce cas-là, il faut que cette personne-là reçoive sa punition qu'elle mérite parce que sinon, elle va jamais apprendre et elle va continuer toujours à faire du tort aux autres et à offenser les autres. Hein? Comme le Cheikh Ibn Azimine l'avait expliqué quand il a parlé dans euh, le livre al Kitab al-Ilm, il a parlé de, de, de, du bon comportement, puis il a expliqué que ce n'est pas, pas tout le temps que c'est bon de pardonner la personne qui euh, qui fait du tort aux autres. Parfois, c'est si on voit que la personne elle n'a l'a pas fait exprès ou elle ne le fait pas tout le temps mais c'est arrivé comme ça on peut la pardonner puis ok d'accord et puis la personne elle va cesser de le faire puis elle va, elle va s'excuser puis elle ne va pas re retourner à ça tandis que quelqu'un qui le fait à chaque fois et qu'à chaque fois on, le par on, on pardonne à cette personne et elle le refait à chaque fois quand même sans que ça l'amène à, à se remettre en question puis à se repentir du mal qu'elle fait eh bien dans ce cas là Euh, elle doit yani, être punie. Elle doit être punie pour, pour qu'elle qu puisse apprendre le mal qu'elle fait aux autres puis qu'elle cesse de le faire. Donc c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit fa kana si hada C'est fait par qisas, selon le talion, yani, pour remettre un tort à quelqu'un qui a fait un tort. Alors dans ce cas-là, il n'y a, a pas de mal dans ce cas-là. Et ça fait partie de la, de, de la punition pour une action que quelqu'un a fait dans le but de le faire cesser, de faire le, le mal qu'il fait. Ou bien si c'est dans les catégories de péché que, que, qui méritent une peine qui, qui ont été définies par la charia, dans ce cas-là, bien entendu, les, les, les juges vont décréter ou vont juger que la peine soit appliquée sur cette personne. Ou bien s'il y a un quissas, s'il y a un, un talion à appliquer, le juge va déterminer qu'on doit l'appliquer sur cette personne. Ou bien s'il y a un tazir, c'est-à-dire qu'il y a une punition qui n'est pas définie nécessairement par la charia, mais c'est que le juge il va déterminer par lui-même un, un, une punition qui correspond à, à l'offense qui a été faite. Alors dans ce cas-là, la personne va le faire. Hein, et et euh, ça c'est quelque chose qui est légiféré. Et puis ça fait pas partie de faire une offense à un croyant. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Ils pensent que si, si par exemple, un musulman a fait du tort à un autre musulman, puis que toi tu le, tu le, tu tu, le, tu lèves une plainte contre lui, puis que tu l'amènes en cours, <coughs> devant le juge musulman, ou même parfois devant le juge, qu'à faire si tu es dans un pays non musulman, puis qu'un musulman t'a fait du tort, puis que en, en lui parlant et en essayant de, de, de t'entendre avec lui, il n'accepte pas de, de revenir sur son, sur son injustice dans ce cas-là même, même d'aller demander l'aide d'un kafir pour euh, avoir la, ta justice dans ce cas-là même c'est permis hein. et donc euh, c'est pour, pour dire que dans des cas comme ça tu, tu vas avoir euh, un, un recours à la loi puis à la justice pour avoir ton droit et ta justice et euh, Dans des situations où, quand quelqu'un, par exemple, il est en train de t'insulter, il te dit des bêtises, il te dit des insultes, c'est comme c'est arrivé même à l'époque, lorsque, au temps du prophète quelqu'un était en train de, de se disputer avec Abu Bakr al-Siddiq. Je ne me rappelle plus c'était qui, c'était un autre sahabi qui se disputait avec Abu Bakr al-Siddiq et il lui disait des insultes et, Abou Bakr Nas-Siddiq, anhu, il n'a pas, euh, il n'a pas répondu, il ne répondait pas à ses insultes, il ne s'occupait pas, pas. Puis, à un moment donné, Abou Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il lui a répondu, il lui a dit quelque chose. Et, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, et il a dit, lorsque tu ne lui répondais pas à ses insultes, il y avait un ange qui répondait pour toi à ta place, à toutes ces insultes. Donc, lorsque quelqu'un vous insulte, vous n'avez pas besoin de répondre aux insultes de la personne. Si vous répondez pas, c'est pas grave, parce qu'il y a un ange qui répond à votre place, et qui vous, qui vous défend à votre place. Donc, dans ce cas-là, euh, même si la personne ne l'entend pas, mais ça revient contre lui quand même. Toutefois, si vous décidez de lui répondre, à cette personne qui vous insulte, et qui vous dit des, des, des insultes, Si vous décidez par vous-même de, de, vous, de vous défendre et de lui répondre à ses insultes, ça, c'est pas un mal que vous faites parce que vous êtes en train de, euh, de remettre à quelqu'un un tort qui vous est fait. Et ça, souvent, il y, y a des musulmans qui ne comprennent pas ces, ces principes-là. Ils pensent que c'est obligatoire de toujours excuser, de toujours pardonner, qu'on ne peut pas se répondre à la personne qui nous insulte. Et c'est pas le cas. Il y a. Si, nécessaire, si dans certains cas c'est nécessaire de le faire, C'est n'est pas interdit de le faire. Et en particulier, lorsque c'est des coufards qui sont en train d'insulter, et ils sont pas en train d'insulter nos personnes en tant que personnes, mais ils sont en train d'insulter notre religion. Alors dans ce cas-là, c'est permis de leur répondre et d'utiliser même parfois des termes qui sont durs, hein, et des, des mots qui sont blessants ou qui sont durs pour, les, pour euh, leur répondre et pour ré réfuter leurs paroles qui sont fausses hein. Euh, le cheikh il dit ensuite euh, na'am, donc c'est ça ça c'est légiféré le sheikh il dit il dit ça, ça ne fait pas partie d'offenser les croyants, en fait ça fait plutôt partie de le remettre droit, de l'éduquer de de en de le de le stopper de de l'arrêter de faire du tort aux autres <coughs> Ensuite cheikh izza wa qawluhu ta'ala faqad ihtamalu buhtanan ay min adha al mu'min min adha man adha al mu'minin bighayr haqq faqad ihtamalu buhtanan al buhtan al kadhib wa isman mubeena ay kabiran wal a'yazu billah bayinan wadihan li'annahum انتهكوا حرمة المؤمنين بغير حق وكذبوا عليهم نسبوا إليهم ما ليس فيهم من تكفير أو تبديع أو تفسيق أو تعيير أو تشهير أو غيبة أو لمز بالالقاب أو تنقس وكل هذا لا يجوز في حق المؤمن فمن فعله فإن الله أخبر أنه من الذين اهتملوا بحتانا كذبا وإثما مبينا Le sheikh, il dit donc euh, yani, Ceux qui ont offensé les croyants hein, sans qu'ils ne l'aient mérité ils, ils auront fait comme il dit Allah SWT, ils se chargent d'une un, calomnie c'est à dire un mensonge hein, et d'un péché évident c'est à dire d'un péché qui est grand qui est clair, qui est Sans aucune euh, ambiguïté. C'est un, un péché clair. Pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué et ils ont fait du tort au, au, à, à, à un croyant. Sans, sans qu'il ne l'ait mérité. Sans, sans aucun droit. Hein? Ils ont attaqué l'honneur d'un croyant. Ils ont menti sur lui. Ils lui ont attribué des choses qu'il qu qu ne mérite pas et qu'il n'a pas fait. Comme soit un takfir, Ils lui ont fait le takfir ou ils lui, ont, ils lui ont fait le tabdir ils lui ont dit qu'il qu était kafir ou moubtadir ou fassir ou ils l'ont insulté ou ils, ils lui ont fait le tashir c'est à dire ils ont dévoilé publiquement ses ces, ces péchés qu'il a fait ses fautes hein? Pour, le, le, pour, le, pour que les gens parlent mal de lui ou bien ils ont fait des des des médisances, ils ont parlé dans son dos. Hein? Ou bien, ils lui ont fait des, des sobriquets, ils lui ont donné des sobriquets, des mauvais surnoms. Hein? Ils l'ont nom, nommé par un mauvais surnom. Ils l'ont rabaissé et diminué. Ça, c'est pas permis de faire ça par, pour un croyant, par rapport à un croyant. Celui qui fait ça, alors, Allah subhanahu wa il nous informe que ceux qui ont fait ça, ils, ils se sont chargés d'un d'une calomnie, hein, un, un grand mensonge, et d'un péché énorme et clair. Ils ont donc fait un péché en agissant de cette manière. Hein? Et ça, ça, ça c'est des choses qui arrivent beaucoup aujourd'hui. Des gens entre eux, ils, ils agissent les uns les autres de cette manière. Hein? Et ça, c'est très, très mauvais. Hein?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 Et ils parlent contre eux, ils dis, il leur disent des insultes et des choses comme ça. Et ils pensent qu'il n'y a pas de problème à faire ça. Hein? Et donc, ça c'est quelque chose de grave. Parce que le sang du croyant, il est sacré pour un autre croyant. Et les biens du croyant, c'est sacré pour un autre croyant. Et le croyant, il est sacré pour un autre croyant. Hein? « Kullu ala al Hein? Tout le, le, un musulman pour un autre musulman c'est quelque chose de sacré c'est sacré comme le prophète a dit, c'est sacré comme ce jour aujourd'hui, le jour de Arafat dans cet endroit hein, à la Mecque c'est sacré hein? Et il y avait une autre chose donc c'est pour dire c'est sacré comme autant que la Mecque est sacrée, autant que Le, le jour de Arafat est sacré. Tout ça, c'est sacré Eh bien, le sang, les biens et l'honneur du croyant et le croyant lui-même, tout ça, c'est sacré pour un autre musulman. Tu n'as pas le droit de de, trans, de transgresser contre lui et de lui faire du tort ou de l'offenser, que ce soit un homme ou une femme. Ensuite, le shaykh, il parle maintenant du, du verset 59 qui parle du hijab. Le shaykh, il dit al al « Thumma al-hijab ala Fa qala li 59 saidi azwajika wa banatika wa yudnina min jalabibihin dhalika adna an prophète dis à tes épouses à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand jilbab leur grand voile leur jalabib Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, le shaykh, il dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux femmes de porter le hijab. Hein? Et il a dit, ce, dans ce verset-là, il a expliqué clairement. Et le shaykh, il explique le verset, il dit, « Quand nous sommes à l'islam, quand nous sommes à l'islam, nous sommes à l'esprit et à l'esprit. » وكان هذا مباحا في اول الاسلام ثم ان الله فرض الحجاب على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنات عموما فنسخ ما كان من قبل ما كان من قبل من ابداء الوجه والكفين وغير ذلك ولزم, ولمز الحجاب ولزم الحجاب وهو ان تغطي المراه جميع جسمها عن الرجال بما في ذلك وجهها وكفاها وقدمها لأنها عورة وفتنة فلأجل قطع دابر الجريمة وسد الذريعة المفضية إلى الحرام أمر بالحجاب فقال تعالى يا أيها النبي قل لأسواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم دونك Le Sheikh dit, dans, dans l'explication, il dit au début de l'islam, les femmes, elles, découvraient leur visage, leurs mains et leurs pieds et les autres extrémités de leur corps. Et ça, c'était permis au début de l'islam, ils n'étaient pas obligés de se couvrir euh, le visage et les mains et ainsi de suite. Puis, euh, par la suite, Allah a ordonné aux femmes, des, de, aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que aux croyantes, en général, de porter le hijab. C'était devenu, par la suite, obligatoire. Donc ça, ça répond à ceux qui disent, par exemple, qui essaient de se baser sur des choses qui se sont passées avant l'ordre du hijab pour essayer de justifier des actions qu'ils font aujourd'hui. Ils disent, ah, mais à l'époque du prophète, les femmes, elles participaient à ci, elles faisaient ci, elles faisaient ça, hein, et ils vont citer, par exemple... Khadija, radhiyallahu anha, ils vont dire Khadija c'était une femme d'affaires, elle faisait ci, elle faisait ça. Ça c'était avant, ça c'était au début de l'islam, à Mecca, alors que le hijab n'était même pas encore ordonné. Et donc, il y a des règles qui ont été révélées par la suite, comme les règles du hijab et les autres règles, qui sont venues abroger ce qui était permis au début. Donc quelqu'un peut pas euh, essayer de parler de de, de ces règles-là qui étaient au début de l'islam et essayer de nier ou de permettre des choses aujourd'hui en se basant là-dessus. Non, il faut il faut regarder qu'est-ce qui a été révélé par la suite et se baser sur qu'est-ce qui a été euh, révélé par la suite et non pas juste se limiter à qu'est-ce qui était dit euh, au début puisque ça a été abrogé par la suite. Donc par la suite, le cheikh il dit que Euh, L'ordre du hijab est, est descendu hein, Pour les femmes, pour les épouses du prophète Et pour les croyantes En général Puis, qu'est-ce qui était permis au début de, de, de montrer le visage les mains Ça a été abrogé Bien entendu, on sait qu'il y a des ulama Qui disent que De couvrir, de, de couvrir le visage les mains C'est pas obligatoire Il y en a qui croient que De couvrir le visage les mains C'est pas obligatoire Ça c'est leur opinion Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette opinion-là, tant qu'on se base sur des preuves et des références du Coran et de la Sunna. Hein? Donc, ça c'est leur opinion. Puis il y a d'autres ulama qui ont défendu et qui ont expliqué que de couvrir le visage et les mains, c'est obligatoire. D'accord? Sauf pour les exceptions qui ont été mentionnées par les ulama dans la charia, comme les femmes âgées hein, et les femmes esclaves, etc., etc., donc... Ensuite, le cheikh il dit donc qu'au euh, début, c'était permis de, de montrer le visage et les mains, ainsi de suite. Mais par la suite, le hijab a été révélé et c'était l'ordre de couvrir tout le corps de la femme au complet. Et euh, avec le visage, les mains et les pieds inclus. Pourquoi? Parce que elle est aura, la femme, elle est aura et fitna. Aura, ça veut dire qu'est-ce qui doit être caché parmi les parties du corps. Donc c'est ça qu'on appelle aura. Qu'est-ce qui est une, les parties intimes, disons Les parties intimes ou les parties du corps qui doivent être couvertes. Et c'est la femme, c'est son corps au complet. Et parce qu'elle est fitna aussi, parce que c'est une source de tentation pour les hommes. Même si ça, ça déplaît aux coufards, quand ils entendent ça, ça les met en rage. Mais que ça leur plaise ou non, c'est la réalité. Et eux-mêmes, en réalité, ils le savent. Mais ils font toujours semblant que... Eux, ils ont pas de tentation envers la femme. Je sais pas, je sais pas pourquoi ils veulent mentir aux autres et se mentir à eux-mêmes en disant ça. Parce que tout ce qu'ils font dans leur publicité, dans leur, euh, dans leur euh, société, ça prouve le contraire. Hein? Et dernièrement, justement, il y avait une, une recherche qui a été faite. Ah. Les Koufal, ils ont fait une étude. Euh, ils ont dit que lorsque des gens écoutent la télévision Et qu'ils voient dans un, dans un film ou dans quelque chose Qu'ils voient des gens en train de boire et Ça leur donne de, envie de boire eux aussi Donc les gens se lèvent et ils vont prendre quelque chose à boire Et puis ils mentionnaient l'exemple en particulier de l'alcool Comme la bière, des, des alcools comme ça Ils disaient que lorsque des gens regardent euh, à la télé Ou dans quelque chose, un film ou quelque chose comme ça Ils voient des gens qui boivent de l'alcool Ça leur donne le, le goût de boire et donc euh, ils se, et ça s'est prouvé maintenant. Donc nous on savait toujours on a toujours su que qu'est-ce que les gens font qu'est-ce que les gens Euh, font comme publicité ou qu'est-ce qu'ils montrent à la télévision ou qu'est-ce qu'on voit, ça, ça a une influence sur le comportement et le caractère des, des gens. Ça, c'est quelque chose qui est très simple et très facile à, à connaître et à savoir. Mais eux, ils ont besoin de preuves scientifiques ou d'expériences de, ex, et d'observations de, de, de, pour réfléchir, pour comprendre ces choses-là, alors que c'est très clair. Donc, imaginez qu'est-ce qu que ça fait lorsqu'ils regardent des femmes ou lorsqu'ils voient des femmes qui découvrent leur corps, hein dus Sheikh Zee, voor euh doel van het afbreken van de krim, om pour stoppen, om alle deuren te sluiten, om alle deuren te sluiten, om alle deuren te sluiten, om alle deuren te sluiten, haram alle deuren te sluiten, om alle deuren te sluiten, om alle deuren te sluiten, om alle deuren te sluiten, om alle deuren te sluiten, om alle à tes sluiten, Et aux femmes des croyants De rabat sur elles-mêmes Leur djilbab Leur jalabib, Le pluriel de djilbab Donc on voit ici Le terme et le, le verset est bien clair Yudnina On va voir qu'est-ce que ça veut dire Puis al jalabib Et al jilbab on va voir qu'est-ce que ça veut dire Le Cheikh il dit Fabada'a binisa al nabi sallallahu alayhi wa sallam amara Amara'hunna bil hijab لانهن اولى النساء بالحجاب ثم امر بقيه النساء المؤمنين فقال لا فقالت تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن الجلباب هو الجلال الكبير او الغطاء او العباءه او الملاءه وهو الذي يكون فوق ثياب المراه لاجل ان تخفي بدنها و وتستر بدنها بالثياب اولا ثم تستر الثياب بالحجاب لأن الثياب قد يكون فيها زينة وقد يكون في الثوب نقص أو قصور عن الكفين أو الرجلين فالحجاب يغطي ما يظهر ويغطي الزينة التي في ثيابها أو على fa'in min al-huliy faljilbab fihi ihtiyat Sheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé dans le verset 59 par ordonner aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses propres filles puis par la suite, euh, ensuite aux femmes, des croyants en général de porter le hijab et il mentionne dans ce verset là le terme jilbab Hein? Jalabib, c'est le pluriel de Jilbab Et Yudnina alayhinna min Jalabibihin Donc le Jilbab, c'est quoi Il euh, y a beaucoup de synonymes pour définir ou pour dé dé dé décrire qu'est-ce que c'est le Jilbab hein? Ça peut être Al-Rita, Al-Aba'a, Al-Mala'a, Al-Jalal et d'autres noms comme ça qui sont mentionnés également C'est en fait un grand morceau de tissu Et la femme, elle s'enveloppe avec, elle le met par-dessus sa tête et elle s'enveloppe avec, elle enveloppe tout son corps et ses vêtements avec le djilbab. Donc c'est comme une couverture, une couverture qu'elle met par-dessus elle-même et ses vêtements. Okay? Et c'est ça ce que le chef explique. Donc le but de ce djilbab, c'est de couvrir son corps, bien entendu, en premier de couvrir son corps avec un tissu. Ça c'est premièrement. Puis de couvrir ses vêtements aussi avec ce djilbab. Parce que c'est ça que beaucoup de femmes aujourd'hui elles n'ont pas compris. Beaucoup de femmes aujourd'hui elles croient que le djilbab c'est de couvrir son corps avec n'importe quel vêtement. Et non, ça c'est incorrect. Parce que il y a une chose que les femmes doivent comprendre maintenant, c'est que le, les vêtements qui, que les femmes portent aujourd'hui sont, sont parfois Plus vite, leur, leur font, euh, plus euh, leur donne un effet plus, de plus de tentation encore que si elles ne portaient pas de vêtements du tout parfois, parce que ce sont des vêtements qui sont avec des décorations, que ce sont des vêtements qui de, euh, qui corrigent les, certains défauts du corps parfois même, hein, qui fait paraître la femme plus plus mince qu'elle est réellement, ou bien plus euh, une forme plus plus parfaite qu'elle est réellement. Hein, parce que ce sont des vêtements qui moulent le corps. Et donc, si la femme, elle dit « Moi, je vais juste porter ces vêtements-là, puis je vais mettre un foulard sur ma tête, et que ça, c'est suffisant », eh bien, en réalité, ça n'a rien réglé, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de couvrir tout ce qui peut causer de la fitna. Et qu'est-ce qui cause la fitna C'est n'est pas euh, les cheveux. C'est pas seulement les cheveux. Les cheveux, ça peut être une cause de fitna, mais le corps au complet. Hein cause de la fitna pour l'homme et même beaucoup plus parfois que que les cheveux. Et ça c'est beaucoup de, de femmes qui comprennent pas. Il y a il y a cette catégorie maintenant de de de, de sœurs malheureusement qui n'ont pas compris la réalité de de, de l'islam et du hijab. Qu'est-ce qu'elles font Elles veulent maintenant porter un hijab mais en même temps qu'il soit à la mode comme elles disent. Et donc elles elles ont des boutiques où elles vendent des des vêtements pour femmes et ils disent euh, soyez voilés puis en même temps soyez à la mode hein, coquettes, jolies et tout donc là, elles, vont, elles ont inventé une, euh, une chose qui s'appelle le hijab moderne ou le hijab à la mode donc elles vont porter toutes sortes de vêtements hein, elles vont porter toutes sortes de vêtements euh, qui sont avec des décorations qui sont avec des couleurs qui sont avec des formes qui sont à la mode des femmes kuffars mais sauf que c'est un petit peu plus ample, et puis après elles disent ça c'est un hijab. Mais bien entendu, comme le chef, il explique le, le djilbab, c'est un tissu qui se porte, par lequel la femme, elle couvre tout son corps, de la tête aux pieds, et elle s'enveloppe avec. Donc elle le met par-dessus sa tête et elle couvre tout son corps, de la tête aux pieds avec. Donc c'est pas juste de dire, par exemple, je vais porter un vêtement avec un foulard, puis des vêtements amples et longs, et ça suffit. Ou un pantalon, puis une tunique qui arrive jusqu'au genou, et puis ça suffit. Non, ça c'est pas quest ce qu'Allah a ordonné. Parce que les vêtements que tu portes chez toi, si tu peux les porter dans ta maison, devant ta famille, ça, ça veut dire que ça ne respecte pas les conditions euh, islamiques. Tu dois, les vêtements que la femme elle porte chez elle, devant son père, devant sa mère, devant son, son frère, devant son mari, et qu'elle peut les porter euh, à la maison... Eh ben, elle peut pas sortir avec ces mêmes vêtements-là, puis aller dehors avec, puis dire, je vais juste couvrir mes cheveux, puis ça y est, c'est fini. Non. Il faut qu'elle porte par-dessus ces vêtements de maison-là, un jilpap qui couvre ses vêtements. Parce que dans les vêtements, il y a une beauté dedans. Il y a une fitna dans les vêtements. Donc il faut cacher la fitna des vêtements aussi. Pas seulement la, la, la fitna du corps. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont pas compris, surtout en Occident, Et il y a cette chouba qu'ils ont maintenant de dire, ben on n'est pas dans un pays musulman donc il faut s'adapter. Et ça c'est, et ça c'est une chouba qu'ils utilisent pour euh, justifier le fait de contredire euh, les principes de la charia en s'habillant d'une manière qui est contraire à la charia. Et bien entendu, c'est le, le fait de s'adapter au contexte d'une société qui n'est pas musulmane en se permettant de faire des péchés pour s'intégrer ou pour pouvoir vivre, soi-disant, l'islam dans cette société-là, ça c'est, euh, c'est quelque chose de complètement incorrect. On n'a pas le droit de faire ça. C'est comme si quelqu'un allait vivre, par exemple, en, en Amazon, en Amazonie, où les gens, par exemple, ne portent rien sur leur corps pour se couvrir, ils vivent nus, et là tu dis, ben, je vais, je vais, je vais m'ajuster au contexte de la société, puis tu commences à enlever tes vêtements pour essayer de t'ajuster à leur contexte. Non. Le musulman, peu importe où il est, s'il y a des règles d'Allah qui ordonnent quelque chose ou qui, qui interdisent quelque chose, tu dois respecter ces règles-là. Puis tu vas pas dire, parce que je suis dans le contexte où les gens sont à moitié nus dans la rue, « ben Moi, je vais diminuer de ma pudeur, puis je vais diminuer de, de, de mon obéissance aux règles de la, de la religion. » Et si c'est le cas, à ce point-là, que tu n'es pas capable de pratiquer ta religion parce que tu es dans un pays non musulman, eh bien, les ulama ont dit que si c'est arrivé à un cas où tu peux plus pratiquer ta religion parce que tu es dans un pays non musulman, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi de quitter ce pays-là et d'aller vivre dans un pays où tu vas être capable de pouvoir pratiquer ta religion sans que ça devienne une excuse et un prétexte pour toi. Hein? Parce que là, tu commences à utiliser le prétexte de vivre dans un endroit pour essayer de désobéir à Allah et justifier ça. Et ça, ça devient dangereux par la suite parce que... Je Où est-ce que tu vas mettre la limite, hein? Où est-ce que tu vas mettre la limite de qu'est-ce qui est permis de faire dans le but d'avoir un, un emploi, ou dans le but de travailler, ou dans le but d'étudier, ou dans le but de, hein? Donc là, là, ça va loin, hein. Ça peut, ça peut aller plus loin encore. À chaque fois qu'il y a un, conf, un conflit d'intérêt entre ce que tu veux faire et ce que l'islam te demande de faire, tu vas toujours faire le compromis du côté de ta religion et tu vas tout faire pour arriver à tes buts dans la dunya, au nom de soi-disant t'adapter au contexte, ainsi de suite et ça c'est une voie vers l'égarement les, les gens qui suivent cette voie là petit à petit vous allez voir qu'est-ce qui, qu qui va arriver c'est que, à la fin ils vont perdre complètement la foi ils vont, ils vont sortir de l'islam si ça continue comme ça donc le cheikh il dit <coughs> ensuite il dit donc que la femme elle doit euh, donc couvrir ses vêtements aussi parce que ses vêtements sont une, sont une parure les femmes s'embellissent par leurs vêtements elles utilisent leurs vêtements pour s'embellir et parfois la femme si elle met des vêtements sur elle la catégorie de vêtements qu'elle met sur elle ça l'embellit par rapport à si elle n'en avait pas du tout elle devient plus belle avec les vêtements que lorsqu'elle ne l'emporte pas donc le couvrir les vêtements c'est aussi obligatoire que de couvrir son corps lorsqu'elle sort à l'extérieur fi tafsir sort à l'extérieur donc c'est ça. Le Cher, il dit que le djellaba ça couvre mieux, et en particulier aussi si la femme porte des bijoux ou des choses qui sont comme des décorations sur elle-même, eh bien, elle doit les cacher aussi par le djellaba. Après, il dit waqt jaafit tafsir yudnina bi qu'elle tuhuti wajhaa bi taraf bi taraf thou bihaa anil rijal. Wa haka zajaafit tafsir al sahih li hadhih al aya anha tuhuti wajhaa. وفي هذا رد على الذين يقولون إن إبراز الوجه ليس فيه شيء ويقول إن إبراز وجه المرأة عند الرجال حرام بعدما نزلت آية الحجاب فليس لأي امرأة من نساء المؤمنين أن تبدي وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها وإنما كان هذا قبل فرض الحجاب أما لما فرض الحجاب لزم جميع المؤمنات أن يسترن وجوههن وهو معنى يدنين عليهن من جلابيبهن فالجلباب يكون على البدن على الرأس إلى قدميها وتبدي منه وتدني, من وتدني منه على وجهها حتى تكون مغطاة بالكامل عن, عن الرجال والوجه هو محل الفتنة ومحل الجمال ومحل الأنظار فكيف يجب على المرأة أن تغطي قدميها عند الجميع ولا تغطي وجهها فأيهما أشد فتنة القدمان أو الوجه الوجه أشد الشيخ يقول Quand le, le mot dans le Coran c'est Yudnina alayhin Yudnina Le chèque dit qu'on a rapporté dans le tafsir du, du verbe Yudnina Qu'elles doivent couvrir leur visage Avec une partie de leur De leur de leur vêtement Lorsqu'elles voient des hommes Quand il y a des hommes, elles couvrent leur visage Avec une partie de leur vêtement Avec leur djilbab Et ça c'est le tafsir qui est authentique à ce sujet là, au sujet de ce verset Que la femme, elle doit couvrir son visage. Hein? Et dans ça, il y a une réfutation de ceux qui disent que la femme peut montrer son visage aux hommes et qu'il n'y a pas de problème de faire ça. Hein? Donc, euh, le fait de montrer le visage de la femme lorsqu'il y a des hommes, le chef dit que ça c'est haram après la révélation du verset du hijab. <coughs> il dit que la femme ne doit pas, euh, la femme n'a pas le droit. Hein? De, euh, parmi, les femmes, parmi les femmes des croyants n'ont pas à montrer leur visage aux hommes qui ne sont pas leurs maharim hein? et tout ça c'était uniquement permis au début parce que c'était seulement permis au début de l'islam, par la suite ça a été interdit hein? et donc ça c'est une réponse à ceux par exemple parmi les koufars qui disent qu'on euh, ah, est dans un pays si ils disent qu'on est dans un pays laïque Et donc, euh, vous ne devez pas euh, porter le djilbab ou le sitar et couvrir votre visage ou des choses de ce genre. Ça, ça de leur part, c'est une, euh, une contradiction dans leur, dans leur système et dans leur société, puisque ce sont des gens qui prétendent à la liberté religieuse. Ils, ils prétendent à la liberté religieuse, mais dans la réalité, c'est faux. Ils veulent interdire la, religie, la pratique religieuse des musulmans. Hein? Pourquoi Parce que ce sont des choses qui sont inscrites dans les textes authentiques de la religion musulmane. Et eux, ils essaient de, les faire, de faire passer les musulmans qui appliquent ces règlements-là et ces règles-là comme des extrémistes. Parce qu'aujourd'hui, la proportion et la quantité de musulmans qui respectent ces principes-là et ces règles-là sont une minorité parmi les musulmans en Occident et même dans les pays musulmans parfois. Donc, à cause de ça, ils essaient de faire paraître ceux qui le portent comme étant des marginaux, des radicaux, des extrémistes, des intégristes, des fondamentalistes, des salafistes, wahhabistes, comme ils utilisent les termes. Hein. Et puis, en réalité, cette cette façon de se voiler, c'était la façon qui était connue dans tous les pays musulmans, hein, dans l'Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient, et partout dans les pays musulmans à l'époque, avant, avant la colonisation. C'est uniquement par la suite hein, que... Euh, avec les, les, les efforts que les koufars ont faits sur les pays musulmans Puis le travail de certains parmi les munafiqines aussi Pour faire que les femmes se dévoilent petit à petit Et donc ils ont inventé des nouveaux styles de hijab qui sont un petit peu plus légers Jusqu'à ce que graduellement on voit quest ce qu'on voit actuellement Des femmes musulmanes qui n'ont plus de, aucun signe euh, extérieur de pudeur Elles disent que leur pudeur est dans leur cœur seulement. Et dans, la, dans le, leur façon de s'habiller, aucun signe de pudeur. Donc, la pudeur, c'est pas quelque chose qui est seulement dans le cœur. C'est vrai que ça commence dans le cœur, mais ça doit se refléter dans ta façon de, de, de t'habiller aussi, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être. C'est pas seulement quelque chose tu dis « j'ai ça dans mon cœur puis c'est fini ». Comme la foi. C'est la même chose que la foi. Parce que ça fait partie de la foi. C'est pour ça que le prophète wa sallam, a dit... al-haya al la, la, la, la pudeur, la timidité, ça fait partie de la foi. Donc si tu dis j'ai la foi, puis c'est dans mon cœur... Mais on voit pas ça dans tes actions, dans tes paroles... Il y a un problème. Tu n'as pas, pas réellement la foi. La même chose la même chose lorsque tu dis j'ai de la pudeur... Mais qu'on voit aucun signe de pudeur dans tes paroles, dans tes actions... Dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de vivre... Eh ben, il y a un problème dans ta foi. Hein? Et les femmes, elles, elles pensent qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Elles disent, ces femmes-là qui se voilent pas, elles disent, non, moi je suis une, une croyante, je suis une bonne musulmane dans mon cœur. La foi, c'est dans le cœur. La pudeur, c'est dans le cœur. Ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a, qui a pas de pudeur et quelqu'un qui a de la pudeur, si c'est seulement dans le cœur? Il y a aucune différence. S'il n'y a aucune différence à l'extérieur, alors... On voit que c'est une fausse, une fausse prétention, de prétendre que tu es une croyante, que tu as de la pudeur, alors que tu n'agis pas d'une façon qui démontre que tu as cette pudeur-là. Premièrement, de le faire pour Allah, puis en même temps, pour te protéger contre eux. Le, le, le mal qui peut venir du fait de ne pas le porter. Donc, ça c'est comme je disais, c'est une pratique religieuse islamique. Donc si vous dites que les musulmans ont la liberté de pratiquer, si les koufars disent qu'on a la liberté de pratiquer notre religion, comment ça se fait que lorsqu'on veut appliquer notre religion, vous nous dites non, ça c'est de l'intégrisme, ça c'est de l'extrémisme, alors que c'est prouvé et c'est écrit dans les textes de notre religion. Ça c'est de un. Et de deux, euh, ils disent Vous pouvez pratiquer votre religion tant que c'est ce pas en contradiction avec nos lois, notre système, notre valeur. Donc c'est ça ce qu'ils veulent en réalité. C'est que leur système nous interdit, ils veulent que les lois et le système nous dictent comment on doit respecter et comment on doit pratiquer notre religion. À la fin, c'est ça. Et vous allez voir, petit à petit, ils vont interdire des choses de l'islam. Là, ça a commencé maintenant. Ils commencent avec. En France, ils ont interdit le voie dans certains, dans certains lieux publics. Ça, c'est pour que les musulmans qui, puisqu'ils savent, les koufars, que les musulmans sont venus dans leur pays pour la dounia. Donc, quand ils commencent à limiter l'accès à la dounia aux musulmans, eh ben là, vous allez voir que petit à petit, les musulmans vont faire des compromis. Parce que, ils voient que la porte de la dounia commence à se fermer devant eux. Donc, ils vont commencer à faire des compromis pour la dounia. Puis, petit à petit, ça va augmenter. De plus en plus, ils vont mettre des restrictions comme ça, dans, dans les lieux publics, et ainsi de suite. Et Ici au Québec, ils essaient de suivre la même voie que les Français, ils est dans cette voie-là. Maintenant, ils commencent à parler de, des accommodements, puis dire, Ben écoutez, là, si vous venez ici, il faut faire des compromis, vous pouvez pas venir ici, puis nous demander de respecter ci et de respecter ça. Malgré que ce sont des gens qui prétendent vouloir appliquer la laïcité, puis la liberté religieuse, eh ben vous voyez maintenant qu'ils commencent à nous demander de changer notre religion, de réinterpréter notre religion. De, ils veulent nous amener à un nouvel, un nouvel islam pour qu'on puisse, soi-disant, vivre dans leur société, puis que ça les dérange pas. C'est-à-dire pour pas qu'on les dérange. Donc ça, c'était juste une note en passant. Donc c'est juste pour dire que le cheikh, il explique que la femme, elle doit couvrir son visage et ses mains en présence des hommes. Et le cheikh, il dit... Un malam hijab. Une fois, au début, ce n'était pas obligatoire. Mais quand le, le verset de l'obligation du hijab a été révélé, par la suite, c'était obligatoire à toutes les femmes croyantes de se couvrir le visage. Et, on, et lorsque le verset a été révélé, elles n'ont pas dit, ah, oh, je suis pas prête, Oh non, je ne suis pas encore convaincue, ah oh, non, je pense que, ah oh, non, pas tout de suite, je vais attendre. Non, elles n'ont pas attendu. Le jour même, le verset est descendu. Le lendemain, elles étaient couvertes de la tête aux pieds. C'est pas, c'est pas, je vais attendre, je, non, je suis pas prête encore, non. Le verset est descendu, le lendemain, elles étaient toutes couvertes, sans exception. Donc ça c'est la, ça c'est la réalité de la foi dans l'islam. Que lorsque tu as la foi, tu appliques, hein. C'est pas, tu dis, oh, je vais attendre, et je vais être prête après, plus tard. Non. Ça c'est, et en plus c'est pas des petites choses, des, des, c'est pas des choses, Qui, qui sont des, des éléments qui se reproduisent comme de temps en temps comme par exemple le hajj, tu le fais une fois dans ta vie hein? ou bien euh, la zakat tu la payes une fois par année si tu as les moyens ou bien le jeûne c'est une fois par année pendant 30 jours ça le hijab c'est tous les jours si tu sors tu dois le porter le jilbab donc c'est pas quelque chose qui est euh, tu peux dire ben je veux pas le porter euh, tout de suite je vais le porter demain parce que c'est tous les jours que tu dois le porter C'est comme c'est comme la, la, la salade, tu la fais cinq fois par jour. C'est comme la barbe, tu dois la tu dois la porter tout le temps puisque c'est un ordre de la porter. Donc c'est pas quelque chose que tu peux dire, euh, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Tu es obligé de le faire tout le temps. Donc si tu le fais pas, ça se voit tout de suite. Si tu désobéis à Allah, ça se voit tout de suite. Si tu manques de pudeur, ça se voit tout de suite. Si tu n'as pas de gêne, ça se voit tout de suite. Si tu n'as pas de crainte d'Allah, ça se voit tout de suite. C'est pas quelque chose que tu peux cacher. Hein? Contrairement à d'autres choses qui ne, viennent pas qui ne sont pas obligatoires à chaque jour ou euh, continuellement. Donc c'est euh, un exemple, un point à réfléchir à ce sujet-là. Donc lorsque le hijab par la suite a été ordonné, les femmes devaient se couvrir le visage. Et c'est ça la signification du verset. Le Sheikh dit donc le jilbab il doit être porté sur tout le corps, à partir de la tête. Jusqu'aux pieds. Hein, et il couvre de la femme tout son corps et son visage et ses mains, et elle est complètement couverte devant les hommes. Le cheikh il dit, al fitna, jamal, donc il dit, le visage, c'est ça qui est la, c'est là qu'il y a la fitna dans un, une femme. Lorsque tu regardes une femme, tu vas regarder son visage. Hein? Est, si son visage, est, est, est, il te tente, il t'attire, c'est là par la suite que il, ça va causer plus de fitna en toi. Donc, de le, de le découvrir, c'est quelque chose qui va amener du, du, de la fitna pour les hommes. Beaucoup plus que de découvrir leurs pieds, par exemple. Mais tous les savants sont d'accord pour dire que de couvrir les pieds, c'est obligatoire. Donc, si c'est obligatoire de couvrir les pieds, et, alors comment tu peux dire que ce n'est pas obligatoire de couvrir le visage? Puisque, qu'est-ce qui fait plus de fitna, Qu'est-ce qui cause plus de tentation? Est-ce que c'est les pieds ou le visage? C'est le visage. Alors, comment tu peux obliger aux femmes de se couvrir les pieds et de ne pas se couvrir le visage? Donc, dans ce cas-là, c'est une un C'est une, une, une preuve en même temps pour ceux qui... Ik denk dat het niet obligatief is om het te bedekken. Ik ga de شيخ zitten. Vele zijn er in de en is en die Amma ma is er al voor zak saf, a al fa in fa al fa in Elles seront plus vite reconnues. Elles seront plus vite reconnues. C'est-à-dire, les gens vont reconnaître tout de suite que c'est une femme qui est protégée. Que c'est une femme qui a de la pudeur. Que c'est une femme qui est noble. C'est une femme noble. Elle fait partie de la noblesse. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme noble. Hein? Pas n'importe qui qui peut désirer ou euh, avoir des espoirs ou souhaiter cette femme. Non. Lorsque les pervers vont la regarder, hein, ils vont savoir qu'elle n'est elle, elle pas approchable. Elle est, dans, elle est dans une autre catégorie. Elle fait partie de la noblesse des femmes. Ce n'est pas n'importe qui qui peut euh, l'approcher puis lui adresser la parole. Donc lorsque les pervers vont, voient la femme qui est dévoilée, qui montre son visage, qui montre son corps, hein, même maintenant il y a des hommes qui draguent les femmes, qui cachent leur qui cachent pas leur visage les femmes musulmanes dans la rue maintenant avec les jeans et avec euh, le visage découvert hein, avec parfois même du maquillage et puis elles montrent les formes de leur corps elles, elles marchent comme ça dans la rue comme si c'était une parade de mode et ben ces femmes là maintenant ça y est même les couffards ils vont les draguer maintenant même les couffards ils vont les draguer donc c'est pour dire hein. et même leur comportement parfois tu vois que Même, elles oublient elles-mêmes qu'elles sont voilées parce qu'elles agissent comme les autres filles qui suivent les modes des magazines. Donc, euh, les hommes, ils vont quand même vers elles lorsqu'ils les voient. Hein, ils n'ont pas le respect qu'on a envers la femme qui se voile selon la charia. Hein, parce que tout de suite, on voit la différence. Donc, euh, il la respecte et femme qui se voile complètement selon les de la charia il la respecte et il s'éloigne d'elle et il dit fala yu'thain ay la ya'ridu lahun al-fusaq wal sufaha amma abdat wajhaha wa kaffiha wa atrafaha fa inna ahla al-fisq yatma'una fiha wa yaquluna ma abdat wajhaha wa kaffiha illa li'annaha la tubali fayata'allaquna biha wa يقبلون يقبلون على اذيتها فهذا فيه بيان الحكمه من الحجاب وانه يمنع النظر اليها وانه يعني يكسب يكسبها احتراما واجلالا عند الناس فالمرأة المحجبه لها قدرها وقيمتها ومكانتها اما المراه المتهتكه والسافره en dat het niet zo is dat er een heel groot probleem is, dat er een is, dat er een heel groot probleem Het dat Les faibles d'esprit, ils ne vont pas s'approcher d'elle, ils ne vont pas l'offenser parce qu'ils savent que cette femme, c'est une noble. Hein, elle n'est pas comme n'importe quelle autre femme qui se laisse approcher par n'importe qui. Hein. Donc, le cher, il dit, en ce qui concerne euh, la femme qui montre son visage et ses mains, et qui montre certaines parties de son corps, hein, et bien, les gens de perversité, les gens qui font des péchés, ils vont s'approcher d'elle et ils vont se dire en eux-mêmes, étant donné qu'elle montre son visage, qu'elle montre ses mains, qu'elle montre des parties de son corps, donc ça veut dire que ça lui dérange pas qu'on vienne euh, lui parler et qu'on vienne euh, lui, la draguer ou des trucs de ce genre. Hein, et donc ils s'approchent. Parce que c'est comme un signal que la femme envoie, indirect, hein, même parfois inconscient. Hein. Elles, elles envoient ce signal-là pour dire, en fait, Regardez-moi. Est-ce que vous ne trouvez pas euh, plaisante à regarder Est-ce que vous êtes, est-ce que vous ne trouvez pas attirante hein? Parce que c'est, parce que sinon à quoi ça servirait de, pour la femme de montrer son corps et de ne de, de, de pas se couvrir de la tête aux pieds, si elle n'a aucun intérêt à ce que les gens cherchent quoi que ce soit d'elle de, de, de sa beauté ou de son de son apparence. C'est comme les filles les filles koufars dans la société et même parfois certaines filles musulmanes elles disent non moi je m'habille comme ça pour moi-même je m'habille pas pour les gens ça c'est faux, ça c'est un mensonge elles s'habillent pour les gens puisque si elles ne s'habillaient pas pour les gens elle elle, elle, ça ne la dérangerait pas du tout de se couvrir de la tête aux pieds elles disent non je m'habille comme ça pour moi déjà ça prouve ça prouve qu'il y a un problème hein? puisque si c'est pour Toi, réellement, comme elles le disent, dans ce cas-là, tu n'aurais pas, pas besoin de te montrer. De passer euh, de passer 30 minutes devant le miroir avant de sortir chaque jour, pour te préparer pour sortir, alors que tu fais ça juste pour toi Non, ça, c'est pas vrai. Et les gens, ils voient la réaction et la, la réalité. Quand les femmes elles vont travailler avec les couffards dans la société, et qu'elles prennent, prennent 30 minutes ou une heure devant le miroir avant de partir parfumée, maquillée, hein, avec les talons et tout, puis qu'elle va travailler au bureau, c'est sûr que la réaction qu'elle a, l'effet les, les, et l'impact le, que ça a sur les hommes qui la regardent au travail, c'est différent que si elle vient euh, et que, par exemple, euh, elle, est, elle est pas arrangée, elle ne se, elle s'est pas mise euh, belle comme elle le fait, elle ne va pas avoir le même impact. Et si elle montre certaines parties de son corps au coufard ou aux hommes pervers, eh ben ça ne va pas avoir le même impact que euh, yani, si elle se cache et elle se couvre comme il faut hein? ou bien qu'elle se couvre un peu plus hein? même si ce n'est pas selon l'islam même mais si elle se couvre un peu plus ça ne va pas avoir le même effet donc elles utilisent ça pour justement parfois euh, manipuler les hommes ou bien pour essayer d'avoir des faveurs elles vont utiliser leur charme pour ça Donc, c'est un message qu'elles envoient aux hommes et puis par la suite, elles se font offenser. Elles se font offenser, elles se font, elles se font draguer, elles se font siffler dans la rue. Et puis par la suite, elles se demandent, mais pourquoi ces hommes-là, ils agissent comme ça? Et il y en a des gouffards qui disent, mais non, mais c'est pas la faute de la femme. La femme elle doit, pourquoi c'est la femme qui doit se voiler? C'est les hommes qui agissent mal, donc c'est les hommes qui devraient euh, se contrôler, ainsi de suite. Mais ça, c'est facile à dire dans, la réalité, dans les paroles, mais dans la réalité, on voit la réalité que c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est des gens qui rêvent, qui vivent dans des rêves et des illusions, donc ils essaient d'imaginer les choses autrement. Les chefs, ils disent al On voit dans ça la sagesse du hijab, que ça empêche le, le regard, les, ça coupe les regards, et ça donne à la femme un respect et une, une noblesse. Hein devant les gens et la femme euh, il y en a qui disent par exemple ah les femmes voilées sont pas mieux que les autres euh, il y en a ni femmes voilées il y en a qui qui mentent il y en a qui font des péchés il y en a qui sont euh, qui sont qui font de, qui parlent dans le dos qui font des toutes sortes de choses pas correctes et donc moi je, il y en a d'autres qui disent euh, moi je suis pas voilée mais euh, je suis une meilleure musulmane que que celle qui est voilée et si vous allez voir ça même de la part de certains hommes parfois qui Euh, qui voient les hommes qui portent le camis, qui portent la barbe, ils vont essayer toujours de dire « Ah, mais nous, euh, on est mieux que ces hommes-là. » Parce que eux ils sont des hypocrites. Ils montrent qu'ils ont euh, une pratique religieuse, puis ils contredisent dans certains péchés qu'ils font. Tandis que nous, on pratique pas, mais au moins, on n'est on est pas en train de dire qu'on est religieux, hein, on fait des péchés, on fait des choses, mais on n'est pas en train de dire qu'on est religieux ou de montrer qu'on aime la religion ou qu'on pratique la religion. Et ça c'est leur euh, leur choubha, et ça c'est le diable qui leur a embelli ça cette parole-là et cette idée-là, pour les encourager à continuer dans leur voie de péché et dans leur égarement. Ça c'est le shaitan, le diable qui joue avec eux comme ça. Parce que la réalité c'est que l'hypocrisie c'est c'est pas euh, de faire des péchés, puisque tout le monde parmi les êtres humains fait des péchés. Donc si, si tous les gens qui font des péchés seraient des hypocrites, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas aucun croyant sur la terre. Hein Non, faire un péché, ça ne veut pas dire que tu es un mounafiq. Mais le mounafiq, c'est celui qui dit qu'il croit avec sa bouche, mais qu'il ne croit pas. Dans son cœur, il déteste l'islam, il déteste la religion. Ça, c'est le vrai mounafiq. Celui qui a un ifaq amali, un ifaq dans les actions, il fait parfois des péchés. Mais ça, ce n'est pas un ifaq qui le fait sortir de l'islam. C'est un ifaq mineur qui, euh, qui est dans les actions parce qu'il ment parfois ou bien parce qu'il fait des péchés. Et ça, c'est pas un nifar kouf. Ce pas quelque chose qui te fait sortir de la foi complètement. Et ça, ça peut arriver de n'importe quel musulman. Okay? Le vrai nifar, c'est celui qui fait des péchés, qui pense que c'est permis, qu'il le rend halal alors qu'il sait que c'est haram. Hein? Il se justifie dans, dans ses péchés. Il dit non, c'est halal de faire ça hein Et il veut rendre halal si il est haram. il dit, oui, moi je suis, je suis meilleur croyant que ceux qui pratiquent l'islam. Alors qu'il ne fait rien. Alors qu'il ne pratique rien. Et qu'il dit que la foi c'est dans le cœur seulement. La pudeur c'est dans le cœur seulement. Donc si la pudeur c'est dans le cœur, ça veut dire quoi Dans ce cas-là, même les, même les femmes perverses, les femmes dévergondées, peuvent dire qu'elles sont pudiques. Hein? Si c'est juste une question de cœur, alors dans ce cas-là, ça y est, je, tu vas prier dans ton cœur, tu vas jeûner dans ton cœur, tu vas tu vas te voiler dans ton cœur, tu vas tout faire dans ton cœur, tu ne fais rien avec ton corps. Hein? Ça, c'est pas la réalité de la foi. Donc, une, donc les sagesses du hijab, c'est ça. C'est que ça, ça montre un respect. Et si ces femmes-là qui prétendent qu'elles sont meilleures que les femmes voilées, si elles sont réellement meilleures, alors pourquoi elles ne se voilent pas? Hein? Pourquoi elles ne se voilent pas pour devenir meilleures que les autres qui sont voilées déjà comme elles le prétendent? Parce qu'elles vont, elles vont voir parfois des femmes de, dans certains pays musulmans, elles, elles sont voilées, mais en dessous de leur voile, bon, peut-être qu'elles n'ont pas une, une, bonne, une, une bonne manière de s'habiller, de soi-disant, ou bien elles ne sont pas avec un comportement islamique. Ça, c'est leur problème à elles. Allah va les juger elles pour ce qu'elles ont fait elles, et il va te juger toi pour toi ce que tu as fait toi. Mais pourquoi tu te bases sur les péchés des autres pour t'empêcher toi d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce qu'au jugement dernier, Allah va te demander au sujet de ces femmes, au sujet de ces hommes qui ont fait des péchés, ou bien va te demander toi, qu'est-ce que toi t'as fait Donc commence à te regarder toi-même au lieu de regarder les péchés des autres. Hein au lieu de regarder les fautes des autres qui n'ont pas respecté. Commence par appliquer toi, qu'est-ce que tu sais qui est obligatoire dans ta religion pour toi-même Au lieu de commencer à Douter de la, de la sincérité des femmes qui, qui pratiquent ce qu'elles peuvent de l'islam et qui font des efforts pour être des bonnes musulmanes. Toi, quel effort tu as fait pour être une bonne musulmane? Est-ce que tu as essayé au moins de faire le, le, ce qu'elles font, elles, pour essayer de t'améliorer dans ta foi, pour essayer de t'améliorer dans ta pratique religieuse? Et de dire avec ta bouche comme ça, je suis meilleur qu'elle, même si elle se voile, même si elle prie, même si elle ci si si et ça. Et y a Ramadan, Allah al-Musta'an, qu'est-ce qu'il disait? Dans une, de ses, dans, dans une de ses conférences Il dit La femme qui se voile pas euh, Elle n'est pas moins musulmane Et la femme qui se voile Elle n'est pas plus musulmane Que la femme qui se voile pas Ça c'est parce qu'il n'a pas compris La réalité de l'islam Ni de la foi Parce qu'un musulman Plus il pratique C'est vrai qu'elle est musulmane La femme qui se voile pas Ça ne veut pas dire qu'elle est mécréante hein, Tant qu'elle a reconnu l'obligation du hijab et tout, Elle est musulmane, oui Mais est-ce que tu vas dire qu'elle a même de, le même degré de foi que la femme qui, qui, qui, qui se voile et qui pratique les règles de l'islam? Le Coran euh, et la Sunna et les Salafs, ils ont expliqué que la foi dans l'islam, c'est pas juste une croyance dans le cœur. Ça, ça comprend les paroles et les actions. Donc si quelqu'un a plus de foi, eh ben, il va pratiquer plus. Et il va dire des paroles de foi et il va appliquer les obligations de la foi. Ça va se voir dans la réalité. C'est pas juste quelque chose comme ça théorique, hein, dans les nuages, dans les airs. Je dis, je suis, je suis croyant dans mon cœur, non? C'est pas juste comme ça. Plus tu vas appliquer ta religion, plus ta foi va augmenter. Hein? Plus ta foi va augmenter. C'est comme, comme à l'école, il, il y a des élèves qui travaillent fort, qui ont des bons résultats dans leurs, dans leurs études, dans leurs examens. Et il y en a d'autres qui travaillent moins, ils ont des moins bons résultats dans leurs examens. Et c'est pour ça que, au, juge au jugement dernier, Allah s'père, il va mettre les croyants dans le paradis, mais ils sont pas tous au même degré dans le paradis. Il y a des degrés de perfection. Il y a des degrés de foi. Hein? La foi, elle augmente et elle diminue dans une seule, dans une même personne, ta foi peut être élevée le matin et le soir, elle diminue. Deux personnes, ils peuvent vivre dans la même maison, un qui a une grande foi, l'autre qui a une petite foi. Et la foi, elle peut monter jusqu'à devenir comme grande comme des montagnes et elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Donc, la foi, c'est pas une chose fixe, hein, statique, qui bouge pas. Hein? Non, la foi, c'est quelque chose qui augmente et qui diminue. Mais pas comme ça... Euh, Il y en a de façon aléatoire, non. Elle augmente et elle diminue selon les actions, selon l'application, selon la pratique. C'est pas quelque chose qui monte et qui descend comme ça tout seul. Non, ça monte avec les bonnes œuvres, les obéissances, et ça diminue avec les péchés et les désobéissances et les faiblesses. Donc, <coughs> ça c'est un petit point à comprendre par rapport à la foi. C'est que dans l'islam, quelqu'un ne peut pas prétendre à la foi... Tant qu'il n'a pas fait les actions qui prouvent la foi hein, et qui justifient sa foi. Sinon, il n'y aurait pas eu de différence entre les musulmans qui, euh, par exemple, ont lutté avec le prophète, qui ont fait des sacrifices dans l'islam, qui ont payé dans l'islam avec leur vie, leur temps, leur, leur argent. Hein, et ceux qui sont venus par la suite, qui n'ont pas eu tous ces sacrifices-là à faire comme nous aujourd'hui. Quels sacrifices on a eu à faire pour l'islam quels sacrifices on a, on a eu à faire pour la da'wah et pour la ilaha illallah très peu par rapport à eux donc comment on peut essayer de prétendre que notre foi est égale à la foi de ceux qui ont pratiqué euh, l'islam de façon euh, plus profonde et plus réelle donc ça c'est très important de comprendre et donc le cheikh dit que la femme qui est voilée elle a son honneur, elle a son respect tandis que la femme qui montre son corps Hein, et elle n'a aucune valeur pour les hommes hein, Elle n'a aucun respect, aucune valeur pour, Par rapport aux gens de bien Peut-être qu'elle a une valeur pour les kuffars en hein, Vous allez voir des fois des femmes Qui sont pervers, qui vivent dans le péché Qui vivent dans le haram Elles ont une valeur pour les gens de péché Et les gens de perversité Ils la respectent, ils l'aiment Comme les vedettes Des koufars, par exemple, ou d'autres femmes qui font d'autres choses haram, ils les respectent, ces femmes-là. Pour eux, c'est des femmes honorées et des femmes respectées. Mais pour les croyants, ils la respecteront jamais. Hein, tant qu'elle ne s'est pas repentie, puis qu'elle n'a pas hein, réformé ses actions, ou bien qu'elle n'a pas accepté la foi et l'islam. Donc, ça, c'est un point important à comprendre. Et, euh, donc, c'est ça. Alhamdulillah. Le cheikh, il dit ensuite, وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا يعني عما غفورا مضى قبل فرض الحجاب ولكن بعد فرض الحجاب لا يجوز للمراه ان تعود الى السفور رحيما حيث لم يؤاخذها على ما مضى فهذا ابلغ رد على هؤلاء على هؤلاء الذين اذوا النساء en dat is een heel moeilijk En dat is een is een avant l'ordre du hijab mais après l'ordre du hijab il n'est pas permis à la femme de retourner à ce qu'elle faisait auparavant de se découvrir Rahima <impris> c'est-à-dire Miséricordieux Allah est pardonneur et miséricordieux Heithu Lam yu akhidhuha ala ma mada Fahada ablagu raddin ala haula alathina adawu al nas wa hum ahakku bi Donc c'est ça, Allah subhanahu wa Il est miséricordieux euh, Du fait qu'il ne les a pas punis Pour qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le passé Et ça c'est la plus grande réfutation Par rapport à ceux qui Font du tort aux gens C'est eux qui méritent le plus euh, Qu'est-ce qui a été dit dans le verset 58 Tout à l'heure Qu'est-ce qu'on a dit au début Ceux qui font du tort aux croyants et aux croyantes C'est eux qui méritent le plus euh, cette menace-là parce qu'ils font du tort aux gens aujourd'hui ils offensent les croyants et les musulmans hein, en faisant des problèmes aux aux, aux croyants par rapport au hijab et qu'ils invitent les femmes à se dévoiler et à à se découvrir cela mérite encore plus cette menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et aujourd'hui les koufars ils savent très bien que les beaucoup de musulmanes et beaucoup de musulmans ils connaissent pas leur religion et euh, ils savent que Yani, euh, si ces musulmans et ces musulmans-là commencent à écouter le discours de l'islam qui explique les réalités de la religion musulmane, ils risquent de revenir à la pratique islamique. Donc, ils font tout leur possible pour, couper, euh, le, le discours de, pour empêcher le discours de l'islam d'atteindre ces musulmans-là et pour faire en sorte que les musulmans soient euh, toujours éloignés de la réalité de du message de l'islam et donc ils veulent contrôler les mosquées ils veulent contrôler les imams ils veulent contrôler ceux qui sont en train de faire l'enseignement islamique et même maintenant au Québec ils sont en train même de préparer ou de calculer de faire comme en France pour la formation des imams pour que les imams soient formés dans leurs universités à eux des kufar hein avec des prêtres chrétiens ou je sais pas qui d'autre encore avec l'autre comment il s'appelle celui qui vient là La, il vient de la mosquée de Paris il vient à Montréal ici pour, pour euh, parler au Kouffar, pour leur dire il faut que les, vos imams soient formés par vous-même par les Québécois ça, il, dit. Il, il appelle à ça son nom c'est, en tout cas j'ai oublié son nom mais c'est pas grave, de toute façon c'est pour dire, il dit il faut apprendre un islam québécois, un islam français il faut enseigner un islam français ça c'est à dire un islam qui est contraire à qu est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna hein Soit disant, au nom de vouloir connaître l'autre. Alors qu'on connaît l'autre déjà, nous. Mieux que, mieux que lui, qu'est-ce qu'il pense connaître? Allah mustaan On connaît l'autre, les koufars on les connaît. Et on connaît leur religion, on connaît leur mentalité, on connaît leur pensée. On n'a pas besoin d'aller étudier, dans leur religion, dans leurs universités pour savoir que c'est des koufars et des mushrikines. Et pour connaître leur shirk. Et pour connaître leur regardement et leur contradiction avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et on a vécu avec eux pendant assez longtemps Pour savoir la réalité de leur mode de vie De leur façon de penser Même parmi, comme moi par exemple qui, qui, qui faisait partie de ces gens-là avant hein, Qui a été guidé par Allah à l'islam Donc Alhamdulillah, Je pense pas que j'ai besoin d'apprendre des leçons De, ce, de cet individu-là Et des gens de cette catégorie Qui veulent nous apprendre à connaître l'autre Assalamu al-Afiyah Donc, euh, ça fait à ce sujet -là. Ensuite, le Sheikh il dit, ثم قال جل وعلا المنافقون في المدينه si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes, les semeurs de troubles, ceux qui veulent faire peur musulman ne cessent pas, المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هؤلاء هم المنافقون الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا هو المنافق وهو في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله لأنه يخاذع الله ويخاذع المؤمنين ولكنه في الحقيقة لا يخدع إلا نفسه Comme le sheikh, il dit ici, il dit, certes, hein, comme Allah il dit ici, si, il dit dans le verset 60, certes, si les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur, et les, les gens qui veulent faire peur aux, aux croyants à Médine, ne cessent pas, il dit, les munafiqoun, ce sont ceux qui montrent qu'ils sont musulmans, hein, qui disent qu'ils sont musulmans, et qui montrent qu'ils sont musulmans, et qui cachent le, la mécréance dans leur cœur. Ceux-là sont les hypocrites, les munafiqoun. Ils montrent l'islam et ils cachent la mécréance. Ça, c'est le munafiq. Et il est dans le plus bas niveau de l'enfer que Allah nous protège de ça. Il, parce que il trompe Allah, il essaie de tromper Allah et de tromper les croyants. Hein? Et en réalité, il ne trompe que lui-même. Et ensuite, le chef dire La in lam yantahi al-munafiqoon, an ma, an maza an aziyatillahi wa rasoulihi. En wat het al-mu'minaat is, wat het al-mu'minaat is, wat het al-mu'minaat is, wat het al-mu'minaat is, het al-mu'minaat is, wat het al-mu'minaat is, wat het wat wat Il ne pas, hypocrites, et s'ils ne cessent pas d'offenser Allah et son messager et d'offenser les croyants et les croyantes hein en les suivant et en les invitant à la perversité et à la corruption et au désordre la nagriyan nak bihim lan lam yantahi al munafiqun wa alladhina fi qulubihim marad al murad bil munafiqin man yudhhiruna al iman wa yubtiruna al kufr wa yudhhiruna al khair wa yutqinuna al shar Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par cela, les, les gens qui ont une, qui, les qui ont une maladie au cœur, on veut dire par cela les hypocrites qui montrent qu'ils ont la foi et qui cachent leur mécréance, qui montrent le bien et qui cachent le mal. Le shaykh dit, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ اَيْ شَهْوَةٌ لِلْحَرَامِ فَمَرَدُوا الْقَلْبِ يَكُونُ بِالشَهْوَةِ وَبِالشُبْهَةِ فَمَرَدُوا الْقَلْبِ فَالْقَلْبُ يَمْرِد dus almutallikatu bel aqidah, wa bishahuat, almutallikatu bel akhlaqi, wa lafali, min fili wa churbi mouskirat, wa riba, wa haram, wa al une maladie dans le cœur, c'est-à-dire qui ont des désirs interdits. Dans leur cœur ont des désirs pervers et des désirs interdits dans leur cœur. Parce que la maladie du cœur, ça peut être de deux catégories. Ça peut être la maladie des désirs et la maladie des doutes et des choubouhats dans le cœur par rapport aux doutes à la par rapport à la foi. Hein? Et donc les doutes par rapport aux choubouhats, c'est Qu'est-ce qui a rapport avec la croyance et la aqidah? Tandis que les shahawat, c'est les désirs et les tentations qui, qui sont reliées euh, aux comportements et aux, ac, aux actions parmi les, le, le fait de faire, de, de, de faire des turpitudes et des péchés comme la fornication, l'adultère, l'homosexualité, la, de boire euh, l'alcool, de prendre du riba, de manger qu'est-ce qui est haram, et ainsi de suite. Donc, euh, tout ça c'est des passions interdites et des désirs illicites et pervers et euh, donc fa al-marad shubha donc la maladie ça comprend la maladie des doutes et la maladie des désirs que Allah nous en protège et le Sheikh il dit ensuite walmurjifuna fil madina wa hum alladhina yukhawifuna al-mu'minina da'iman hammuhum at-takhwif wal-irjaf كلما يحدث حادثه أو يسمعوا بخبر يسيء، فإنهم ينشرونه على الناس ليرعب المسلمين ويخوف المسلمين. والواجب على المسلم أن لا ينشر الأخبار التي فيها ترويع للمسلمين، بل إذا علم شيئا من ذلك، فإنه يتثبت أولا، فربما يكون الخبر كذبا. فإذا ثبت لديه فإنه يكتمه ولا يخبر عنه لأنه يروع المسلمين ولكن قد يخبر ولاة الأمور لأجل أن يعالجوه أما عامة الناس والذين ليس لهم دخل, دخل في معالجة الأمور فلا يخبرهم بذلك قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به وهذا من باب الذنب dus, de wil het niet. En ik is het niet. En ik wil het niet. En ik wil het niet. En ik wil het niet. En ik wil het de En ik wil het niet. En ik wil het niet. En ik wil het niet. En ik wil het À chaque fois. Leur seul intérêt, c'est de faire peur aux musulmans, de faire peur aux croyants. Chaque fois qu'il y a un événement, ou quelque chose qui se passe, une nouvelle qui se passe, eh bien ils l'entendent, ils entendent quelque chose qui peut faire du tort aux croyants, ou qui peut nuire aux croyants, qui est mauvais, et eh bien ils s'en vont dans, partout, puis ils commencent à dire ça. Ah, oh, vous n'avez pas entendu la nouvelle. Ah, oh, vous n'avez pas entendu la nouvelle. Ah, oh, vous n'avez pas entendu ci ou ça. Et ils veulent faire peur aux croyants, et ils veulent faire peur aux musulmans. Le cheikh dit l'obligation donc pour le croyant, pour le musulman, c'est de ne pas diffuser les nouvelles qui peuvent mettre de la crainte chez les musulmans, hein, créer de l'anxiété, de, de l'angoisse ou de la peur chez le croyant. Lorsque quelqu'un entend quelque chose ou sait quelque chose, il doit premièrement vérifier la, la, la nouvelle et l'information qu'il a reçue. Parce que peut-être que cette information-là, elle est fausse. Peut-être que c'est un mensonge. En particulier, qu'est-ce qui est diffusé dans les médias. Donc, il faut attendre. Il ne faut pas aller comme ça, commencer à diffuser ça partout. Et, ensuite, tu vérifies. Une fois que tu vas que tu l'as vérifié, tu la caches, tu la gardes pour toi. Et tu l'informes, tu dis pas, tu diffuses pas ça aux gens. Et tu ne le dis pas aux gens. Parce que tu vas faire peur aux musulmans. Tu vas faire peur aux croyants. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu vas informer les responsables de la société. Tu vas informer les gens qui ont une responsabilité d'autorité dans la société. Et eux, ils sont capables de régler, d'arranger de, la situation et le problème. Tu vas pas dire ça à tout le monde, hein, comme les gens, ils vont partir dans les cafés, ils vont partir dans les endroits publics, commencer à dire aux gens, à la mosquée, Ah, oh, vous savez, il y, y a telle, telle chose qui est arrivée, il y a telle, telle chose qui est arrivée, ça, ça, ils mettent la crainte dans le cœur des croyants. Donc, au lieu de faire ça, non, tu le, tu vérifies, ensuite tu le caches, tu le gardes pour toi, et après tu vas informer ça aux gens qui ont une autorité et qui sont capables de régler le problème. Hein? Tu ne vas pas euh, le diffuser. Et il dit donc, pourquoi Parce que la plupart des gens, ils ne sont pas capables de régler le problème. Même si tu, leur, même si tu diffuses, et ça c'est les, les Koufars, eux autres, ils font beaucoup de tort avec les, leurs nouvelles, et les journaux et la télévision avec ça. Pourquoi Parce qu'ils diffusent toutes les informations de ce qui se passe dans la société de mal. Et toute la perversité et les péchés et les choses qui sont euh, apeurantes, ils le diffusent dans la société. Et donc, les gens ordinaires, les gens de, du commun, ils ne peuvent rien changer, rien arranger de la situation. Donc, la seule chose qu'ils vont faire, c'est semer la panique et le, le, le, la crainte et la peur parmi les gens. Hein? Donc, euh, et, Le cheikh, il dit, dans ce cas-là, tu ne le dis pas aux gens. Hein? Et, et la preuve de, de ça, c'est dans le verset 83 dans Surah an nisa hein? Verset 83 dans Surah an nisa Allah il parle justement de ceux qui agissent de cette manière, bien qu'ils diffusent les, les informations euh, qui sont apeurantes ou qui, sont, euh, qui, qui font peur aux gens. Euh, Allah ta'ala il mentionne ça dans le verset 83. Euh, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Donc ça c'est l'exemple. <inaudible> Donc ça c'est quelque chose qu'Allah dit ici pour blâmer ces gens qui font ça. Ils le diffusent, ils le transmettent partout. Et après Allah il dit, euh, « Et s'il la rapportait aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, Ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement Yahani. Et donc ça, c'est pour faire comprendre qu'on ramène les nouvelles à ceux qui sont en mesure de corriger la situation et d'améliorer la situation. Donc le cheikh dit, لأجل ان يحصل في في الناس خوف ورعب وقلق ويخلو بالامن ويخلو, ويخلو بالأمن لأن لم لإن لم ينتهوا عن هذا العمل قال الله لنبيه لا بهم اي لا بمعاقبتهم ونصلط لا ولا نصلطن عليهم ونمكننك منهم وهذا تهديد لهم Donc, euh, les chéridiques donc ceux qui font peur aux gens comme ça et qui diffusent des, des des des rumeurs et des mensonges, hein, et qui font peur aux gens à cause de ça et, de, et qui leur mettent de l'angoisse en eux-mêmes et de l'anxiété et qui qui qui dérangent la, la la la paix et la tranquillité et la sécurité des des gens. Alors, s'ils ne cessent pas, hein, dans le verset 5, euh, dans le verset 60, nous t'inciterons contre eux. Nous t'inciterons contre eux, le Cheikh, il dit, c'est-à-dire, on va t'ordonner de les punir Et on va te mettre au-dessus d'eux et on va te permettre de les attraper. Et ça, c'est une menace pour eux. « Thumma la kafiha illa qalila »« Et alors, ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage » Je hebt je Puis, par la suite, hein, ils ne resteront dans ton voisinage que peu de thym, hein, Ils vont abandonner le Euh, et ils vont ils vont quitter le pays parce qu'ils savent qu'ils vont être punis. Hein? Donc ils vont s'enfuir du pays et comme ça les musulmans vont avoir la paix et ils vont être épargnés de le, de, du mal de qu'est-ce que ces gens-là font en diffusant la crainte et en faisant l'offense d'Allah des, des, des croyants et de des, l'offense d'Allah et de son messager. Wa sallam et des croyants. Donc euh, je vais, vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera euh, la suite du verset euh, 61, la suite du verset 60 euh, au prochain cours. Insha Allah. Donc, Subhanaka Lillah, la ilaha illa Anta, Astaghfiruka wa atubu ilaih, BarakAllahu fikum wa jazakum Allahu khayran, wa Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.